Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes euh, sur Radio Campus Lille et vous écoutez Goodbye Kevin, la 190e plus exactement. Bonjour à toi, Pierrot. Bonjour Léna. Comment vas-tu Ça va super, il fait beau. Il fait chaud. C'est génial, chaud hein, dans le nord c'est beau, Un 15 degrés ça nous suffit. <rire> c'est vrai. Euh, petite tour des... J'ai rien dit. Petit tour Petit tour, on commence direct la présentation, c'était ça ma question. Oui, oui, allez, dis-nous, qu'est-ce qu qu'il y a au programme, Lina Aujourd'hui, on va traverser quelques fuseaux horaires dans Goodbye Kevin. Alors, dans un premier temps, on va retrouver euh, un groupe bien connu de nos services, puisqu'il s'agit des Montréalais de Jesus, les filles, euh, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises dans l'émission, il me semble. C'est même certain. Oui, c'est certain. Ouais. C'est une question euh, rhétorique. Euh, on fera ensuite un petit pas de côté, direction Toronto, avec le Slacker Rock de Paxe. Euh, puis, euh, grand écart, direction le Moyen-Orient, voilà, rien à voir, avec l'une des grandes figures de la musique folklorique turque. Et euh, ensuite, on s'accordera une petite pause hippique du côté de Liverpool. Hippique Ouais, tu verras pourquoi. Euh, je te je t'en dirai plus quand je présenterai ce groupe de punk qui s'appelle Courting. Et si le temps nous le permet, alors pas le temps, la météo, le temps de l'émission, on retournera en Turquie parce qu'on aura décidé qu'on a vraiment bien aimé ça. Ce <rire> sont des chouettes euh, chouettes groupes euh, là-bas. On danserait période euh, des années 70. Oui, voilà. Bah là c'est plus 80 jusqu'à 2010 mais euh... Bon. Euh, et bien entre tes morceaux, je vais passer des morceaux également. Donc ça nous fera peut-être encore des plus grands grands écarts. Euh, moi ça va être plutôt jazz, même très jazz. Un peu comme le morceau qu'on entend en fond sonore qui Un va peu. très bien avec cette présentation. Euh morceau jazz, morceau Globalement, tous les morceaux que je vais voir, c'est un peu peut-être des morceaux complexes, euh, en termes, ou très travaillés en termes de musique. Je sais pas si le jazz est assez complexe. En tout cas, on va commencer par euh, un groupe émergent de la scène de Bristol. Euh, ensuite, du jazz qui nous vient de Pologne. Oh, bah tiens, c'est bien ça Mais inspiré euh, fortement de Sonra. Euh, ensuite, on va écouter un classique, un classique méconnu. Euh, ça sera le groupe Swell. Euh, qui nous fait du rock, lofi mais très très bien travaillé, gros coup de coeur pour moi et enfin on va finir avec euh, les expérimentations du Nouveau-Zélandais Roy Montgomery du Nouveau-Zélandais ouais. c'est très bien, parce qu'on est une émission française monsieur oui, comment tu dis Néo-Zélandais ah ouais. <rire> pardon bon Marx français aussi néo vas-y voilà. Léna à toi Eh bien donc je vous en ai parlé dans euh, l'introduction et plusieurs fois dans l'émission donc jésus les filles groupe montréalais, formé en 2008 euh, qui a changé plusieurs fois de, euh, de membres au cours de sa formation euh, tu retrouves pas mal de gens qui travaillent également avec hiddalgue euh, bon enfant ponctuation the blaze Veluto collection penny diving enfin tous ces groupes là de cette scène là voilà ils sont plus tout euh, ils sont tous plus ou moins liés voilà c'est ça que je voulais dire. Euh, donc moi je vous avais présenté deux albums, Le Grain d'Or en 2014 ou 2015 et puis Daniel en 2018. Là ils préparent la sortie de leur quatrième album euh, qui s'appellera Heure Idéale euh, qui est prévue, euh, la sortie est prévue le 18 juin prochain sur le label Du Prince et je te propose d'écouter leur premier single euh, qui euh, voilà me fait saliver. Ça s'appelle Troisième Semaine, c'est Jésus les filles. des 3 avec euh, euh, pardon, c'était Jésus les filles avec leur single 3e semaine de leur prochain album à venir. Et euh, ce que je te disais, ouais, très belle pochette euh, comme à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que c'est celle-ci qui va illustrer euh, euh, la pochette de notre mix cloud pour l'émission 190. On verra, je sais pas encore. Les <rire> dés ne sont pas encore jetés. On ne sait pas d'aider. Euh, on va partir sur comme je vous l'ai promis sur la scène jazz. Euh, c'est une jazz actuelle qui euh, bouillonne qui a tellement de nouveaux groupes qui sortent de partout euh, bah Là ça va être euh, C'est parfait, il y a une compil qui est sortie Qui s'appelle New Horizons Chez Warm Disc, c'est 10 morceaux, 10 groupes Qui font le point sur la, la scène de Bristol Jazz, et moi je vous en ai sélectionné un Le groupe c'est Waldo Gift Avec Liar Bird Et c'est une tuerie un peu énervé C'est euh, très très bon, moi je j'ai limite dansé J'ai fait, euh, c'est très bon Ça s'appelle I Am Not Buying New Horizon Warm Disk qui fait quoi de Gift et le morceau I'm not buying euh issu de la compilation New Horizons qui reprend des artistes de jazz Bristol. Donc si vous avez aimé ce morceau et vous vous dites je n'écoute pas de jazz, vous pouvez pas dire que vous aimez pas le jazz. Et ben merci Pierre en tout cas, moi qu'est-ce que je passe après ça Hein Tous hein, tous mes morceaux vont faire pas le figure. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement, c'était vraiment très très bien. très très bien. Encore des informations à dire sur euh Non, c'est chez Warmdisk, mais je l'avais dit avant, c'est bon. Super. Euh, alors, ben on va plonger, nous, notre nez, dans le catalogue d'un autre label, un label brooklinois cette fois-ci, euh, qui s'appelle Firetalk. Un label qui porte des artistes comme Deeper ou Mamalarchy, que j'avais passé dans l'émission et qui, c'est vraiment pas mal. Deeper, c'était de The North non, non. Ah, peur c'était estce euh, que je sais pas si tu te rappelles de l'album la pochette avec des mots un peu euh, japonais euh, ah, rouge si. euh, que tu avais acheté l'un de deux bandes rouges de chaque côté c'est très bien ouais voilà et, euh, et donc du coup Euh, au sein de ce label, tu as euh, Pax. Je vous parle pas du pacte de civil de solidarité, hein, bien sûr, mais je te parle du groupe Pax, P-A-C-K-S, mené par l'auteur, compositrice et interprète madeline Link. Alors à l'origine c'était son projet solo, Pax avec un X, mais elle en a fait un live band, enfin en tout cas un groupe, au fur et à mesure, enfin, on s'en fait déjà quelques temps. Bref, euh, plutôt à classer dans la catégorie slacker rock des années 90. Slacker C'est fainéant, rock de okay. fainéant, donc un peu teenage rock, un peu un euh, amichement entre le garage et le grunge par exemple, tu vois, pour te situer. Euh, voilà donc du coup euh, ils vont sortir leur album euh, le 21 mai pour la sortie digitale et le 9 juillet pour la sortie physique et moi je te propose d'écouter deux extraits donc le premier s'appelle Silver Tongue et puis après euh, il y en aura un deuxième je dirai le nom plus tard de Silver Tongue euh, du groupe Pax et là on en, on écoute le deuxième extrait qui s'appelle New TV qui est un peu plus calme un plus plus une balade que j'aime bien aussi. Mm -hmm. groupe pax avec la voix un petit peu euh, traînante de madeline link c et à nouveau euh, sur le concours des belles pochettes on ne sait pas hein. jolie pochette à nouveau <rire> c'est une peinture non c'est une peinture exactement je crois que c'est elle c'est elle bon oh, non peut-être pas parce que ça ressemble plutôt à un garçon c'est pas hein on sait pas c'est pas c'est un dessin c'est moins précis qu'une photo c'est vrai et <rire> <rire> <rire> J'avais dit jazz, je redis jazz, jazz polonais cette fois-ci avec un groupe qui s'appelle e a je sais pas comment ça se prononce, ils si ont dit ips, <rire> c'est des polonais qui sont très très connus, ben moi je viens de les découvrir, qui ont sorti il y a peu un album euh, un peu hommage euh, à Sonra, au pape mystique Sonra du jazz, euh, je sais plus. Je voulais dire un truc, un style de jazz mais ça me revient plus. Spiritual jazz ah, même non. free jazz, on le met partout, Sonra quoi, c'est un c'est un exemple pour nous tous. Et donc l'album <rire> s'appelle euh, Discipline of Sonra et ça met en avant bah, cet esprit de Sonra dans leur sa musique. Euh, qu'est-ce qu'ils font eux bah, ils ajoutent une bonne touche de groovy quand même sur leur, leur sur leur album, ce qui fait que euh, c'est cool. c'est ça reste à la fois mystique et euh, stellaire. Ouais. Hein, parce que sonnera c'est un peu ça et très groovy donc c'est dansant c est, c est... et pareil si vous aimez pas le jazz commencez par ça vous verrez c'est pas indigeste c'est même très bon c'est délicieux on écoute le morceau UFO oui OVNI BS ou c'est l'abréviation de peut-être de quelque chose mais je ne saurais vous le dire groupe polonais qui fait du jazz en hommage à Sonra et qui le remélange à sa sauce avec une bonne dose de grouvy comme vous avez pu l'entendre et séché astique astimatique records Astigmatique astimatique astimatique euh c'était pas mal j'ai bien aimé aussi encore une fois j'ai l'impression que mes morceaux euh ne n'arrivent pas au niveau des tiens sur cette émission. Pierrot. Mais non, il n'y a pas <rire> de comparaison, Léna. Enfin, remarque peut-être que le suivant... fait des grands écarts, ça, en tout cas. Oui. Ah, oui, oui, oui. oui. Euh, là, on va écouter une des figures les plus emblématiques de la musique folklorique turque, qui a sorti à peu près, un peu plus de 25 albums, je dirais, entre 1980 et 2017. Avec une pause. Dis nous son nom. Alors elle Ah oui, mais pardon, elle s'appelle Sabat Akiraz et euh, en fait, elle a sorti un dernier album en 2017 où elle vient clôturer 47 ans de carrière dans l'industrie musicale et elle invite toute une batterie d'artistes turcs euh à revisiter et à moderniser ses chansons les plus emblématiques. Euh, donc du coup, l'album s'appelle Sabat Akiraz Es Dostlari. bon, voilà, clairement je l'ai pas bien prononcé. Et Dostlari 47, pardon. C'est ça veut dire et euh, ses amis quoi. 47, euh, en référence à 47 ans. Euh, voilà, et c'est sorti en 2017. C'était Sony et Columbia qui avaient distribué ça. Le premier morceau qu'on va écouter, c'est euh, un featuring avec Babazoula. Si on a le temps, en fin d'émission, on présentera un autre morceau euh, qui est aussi très très bon. Et donc le morceau s'appelle Dim Dimillard. Et euh, et avec Babazoula, il y a un petit côté psychédélique euh, en plus qui euh, qui vient se coller là-dessus. Ouais, Babazoula, je pense qu'on avait déjà passé... Ouais, Dans l'émission est... Oui, c'est pour ça que je n'ai pas pris la peine de représenter. Bien sûr que non. Bon, voilà. Sabat, c'est ah, dur. Sabat attends. Akira's avec Baba Zoula et le morceau d'Imdimia. C'est ça. Sabata Akiraze avec Babazoula euh, qui reprennent le morceau de Sabata Akiraze euh, d'Imdimidimiar. Mais c'était bien 47 bien. 47 ans et sur le, la pochette. Je suis très pochette hein, cette semaine. On voit euh, son visage pendant c'est qui évolue, qui vieillit quoi <rire> sur 47 ans. <rire> drôle de, de, de choix, drôle de choix marketing. non, ça va encore, elle vieillit bien. Hein. Oui. Bon. Et c'est bon moutard de qu'on fait le bonbon qu'on fait confiture. Hein. Tout à fait <rire> Cher François, tu as raison. J'ai envie de dire Well, Well. <rire> swell. Eh, swell comme euh... le groupe qui va passer ensuite, qui va passer que je vais passer. Swell qui c'est c'est un espèce de c'est un espèce de groupe, c'est un groupe. C'est un groupe qui est euh, comment dire, celui qui est toujours un peu passé sous les radars. Tu vois, qui a pas eu le succès mérité parce ouais, qu'il ouais. était très bon. Vois, il est pff, il y avait pas encore internet pour le mettre en avant peut-être. Ouais, puisque c'est un cool. groupe qui a été créé en 1991 à San Francisco. Hein, là où il y a de la tech, hein, de la tech <rire> quand même euh, et donc Soel qui sait eh ben, le noyau dur c'est David Friel à la guitare et Montévalier à la basse à la, à la guitare et donc pendant 10 ans ils ont fait euh, du rock euh, plutôt lofi, mélancolique pop rock groovy et, et moi j'ai choisi de vous passer un extrait du 4ème album 4ème album qui, alors eux ils sont réputés pour euh, vraiment faire des enregistrements euh, pur très très travaillé, tu vois des sons, tu vois tout est bien construit, tout est réfléchi, tac tac tac tac. Et là ce, cet euh, album, il est enregistré en 5 sessions. Ah très oui. rapide, j'avais déjà bien fait leur devoir avant. <rire> et donc un album sorti en 97, juste avant qu'on soit champion du monde, c'est dingue. Et euh, sur cet album Too Many Days Without Thinkings, sorti chez Bigar Banquets, eh ben on retrouve euh, différents euh, ambiances, la nostalgie, la passion, euh, l'enthousiasme, la mélancolie. Voilà, la frustration, l'espoir, et c'est vrai que je, en l'écoutant cet album, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sentiments, beaucoup de, je sais pas, ça me parlait, peut-être à l'ado en fond de moi, je sais pas à qui, mais je, je trouvais qu'il y avait un côté triste, un côté vrai, et, euh, et donc on va écouter pour moi un tube, euh, qui est mon tube, What I, I, What I Always Wanted, de euh, Swell. Well, swell, Swel, bien bien bien. Je t'ai fait peur Léna Oui. <rire> J'étais dans mes pensées. Euh, le groupe Swell avec le morceau What I, I always wanted si vous l'aviez pas compris, il le répète quelques fois. Et euh, coup de cœur hein. Bien, 30 ans après, j'arrive. <rire> c'est là que c'est moi que je veux avec mes gros sabots. Désolé, j'ai un peu avalé à travers ma salive. Euh, c'est à moi. Oui. C'est à moi, c'est récent, ça vient de Liverpool, c'est cool. Il s'agit du début EP, cette fois-ci pas album, euh, des petits gars de Courting, intitulé Grand National, est sorti le 9 avril sur Nice One Recordings. Alors pourquoi je te parlais de pause hippique tout à l'heure Tout simplement parce qu'ils ont enregistré avec des chevaux Ah ouais Ben non, pas du tout <rire> En fait, c'est juste pas anodin. Euh, en fait, la date de sortie le nom sont pas... Ils sont enregistrés avec des chevaux <rire> Ah ouais <rire> Sultans du désert à la batterie. <rire> Souvent c'est des noms un peu comme ça, un peu con. Tornado. Quel... Ouais, ah oui. Tornado, Tornado. Ouais, ouais. Tornade. Tornado. Tornado. Tornade si c'est une femelle. Alors, du coup, le nom n'est pas anodin, la date non plus de sortie. En fait, le Grand National, c'est une course hippique, Pierrot. Anglaise. Voilà, qui a lieu chaque année du côté de Liverpool, début avril. Et euh, en fait, cette course, elle est sujette à énormément de controverses en raison de la difficulté du parcours, ce qui entraîne euh, énormément de blessures et d'accidents mortels pour les chevaux. Donc, tu as pas mal d'organisations de, de défense des droits des animaux qui sont là... Euh... Bah c'est la merde quoi euh, voilà. <rire> Arrêtez tout. Euh, voilà. Bah, apparemment les seules fois où c'est pas où elle s'est pas elle a pas tenu, c'était en 45 donc forcément enfin, pendant la... passé bah bah il s'est passé quoi On sait pas. C'est la fin de la guerre, on a fait la fête plutôt que courir les chevaux. Les chevaux. Allez. Bref, euh, du coup, niveau style, on est dans la catégorie punk mais plutôt art rock, si tu vois ce que je veux dire. Hard rock. Art-rock, art ah oui, artistes art, art. expérimentaux Et bon bref, et pourquoi c'est pas une, une coïncidence que ce soit là, Grand National et puis le 9 avril C'est parce que eux ils ont aussi l'impression de représenter un petit peu cette génération Qui, euh, en gros, euh, comment dire Tu vois ce que je veux dire Non Tu vois pas ce que je veux dire qui, qui, qui... Cette génération qui est plus jeune, plus consciente des trucs, enfin euh, ah. enfin tu vois Et plus euh, à même de protester contre des choses, des institutions, comme euh, par exemple une grande course hippique. Comme l'établissement. Euh, exactement, avec euh, tout ce qu'il y a comme industrie euh, de, de Paris derrière. Voilà, voilà. enfin C'est un peu tout ça, quoi. Du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Slow Burner, et c'est Courting, et c'est tout de suite sur Radio Campus Lille. C'était Slow Burner avec... Euh, non, c'était Courting avec Slow Burner, pardon. Deux fois que je me trompe. Et la pochette, il euh, y a des cheveux aussi. Peut-être qu'il un rapport avec tout ce que tu as dit avant, Léna. Peut-être, oui. Peut-être. Euh, on va partir sur un mec qui s'appelle <rire> Roy, Roy Montgomery. Il est né en 59 Dans l'illustre famille Montgomery. <rire> bon, c'est un compositeur guitar, guitariste euh, de Nouvelle-Zélande, comme je l'avais dit en intro. Et ben, il fait des œuvres solo, donc il est tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait Donc son style, d'abord son style. On est plutôt sur l'expérimentation du Lofi, post-rock, tout ça. C'est plutôt avant-gardiste. Il en fait depuis longtemps quand même, parce qu'il a eu pléthore d'albums. Et... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il fait son son bah c'est il euh, plutôt atmosphérique, cinématographique et il superpose différentes couches de guitare, ce qui fait que tu as une musique assez complexe, tu vois, qui se un peu nappeuse. Bah, difficile à déchiffrer. Oui. Euh, des guitares parfois qui euh résonnent, qui sonnent, qui bourdonnent, un peu comme euh, des guitares feuses, un peu. Pas vraiment. Assidu ah, feuse l'écho, ouais, il y a des oui. Il aime les effets quoi. Euh, et ce qui est marrant c'est qu'en même temps ce, ce, ce Roy, notre cher Roy il a un métier à côté il est chef du département de gestion environnementale à l'université de Lincoln ah, mais très bien. Voilà. Ça, donc est il marrant. est musicien et, euh, et voilà et chef de, du département <rire> et donc on va écouter un extrait de son dernier album Je sais plus, ouais, dernier album qui est sorti chez Grapefruit Records album qui s'appelle Islands of Lost Souls et très dur très dur <rire> le nom du morceau un half muted <rire> c'est oui. de l'anglais un half muted alors ah ouais un half muted voilà vous pouvez le dire avec tous les accents que vous voulez vous direz que c'est de l'espéranto Roy Mongondry mon <rire> <notre> copain <rire> heureusement qu'il n'est pas euh, un orthophoniste un Roy, on peut cette guitare, s'il te plaît. On atterrit. On atterrit. C'est marrant, on se croirait dans une église. C'était des orgues, tout ça. Donc, Roy euh, Montgomery, avec un <rire> J'ai du mal à le dire. <rire> Montgomery. Montgomery. Montgomery. Roy Montgomery, un extrait Montgomery. de son de son album Island of Lost Souls. Ben voilà, c'est les limbe en fait. Les limbes, pardon. Ah ouais ah, Non, mais... Ah ouais Ah ouais, ah ouais Oh. Ouais. Euh comment il s'appelle le chfal Le cheval Il s'appelle Sphinx du désert. <rire> Je suis pas sûr que tu aies dit ça tout à l'heure. Non, c'est autre chose. Du désert Des étoiles. Mmh. allez dernier morceau lesnar dernier morceau euh, donc euh, c'est toujourssbat takira je vous conseille d'ailleurs beaucoup d'écouter l'album parce que non seulement c'est des morceaux qui sont très bons mais ensuite parce que c'est une porte d'entrée dans l'univers de pas mal d'artistes que vous avez pas forcément l'occasion d'écouter et Artiste tur artistes turc mais qui sont pas forcément enfin d'origine turque en tout casorigine parce que là par exemple euh, le morceau qu'on va écouter euh, elle fait appel à Ilan ersa qui est d'origine turque mais qui est new yorkais lui à oui. la base Et, euh, et c'est un saxophoniste Un saxophoniste qui a un ensemble Dont j'ai oublié le nom Mais qui est relativement connu Enfin apparemment En tout cas qui a son, sa petite euh, réputation Donc euh, on va écouter le morceau Qui s'appelle Atabari Slash Sylvelois Je le dis comme ça mais je pense que c'est absolument pas Comme ça que ça se prononce Donc de sabata Kiraz Et de Ilan Ersaïne Qui donne un autre regard à, à sa musique traditionnelle Puisque là on a cette touche de, de jazz Avec le saxe <laughs> ¶¶ Ben, on termine cette émission avec ce morceau-là, donc Sabata Kiraz en compagnie d'Hélène Ersarine euh, au Saxo. Euh, voilà, voilà. C'était euh, chouette, oui, également Léna, tu avais des bons morceaux. Ah, merci Pierrot. De, de, de, voilà. C'était Goodbye Kevin, l'émission 190 euh, sur Radio Campus Lille. Nous, on vous dit à très bientôt. Et euh, on vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Au revoir.